إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 a més tard, nous sommes Ta au cinquième cours du livre Les Fondements de la Foi, de l'éminent savant, Sheikh Ibn Uzaymin, aïe Rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler de la foi au livre et de la foi en les messagers. Non, on va commencer par la foi au livre. Le Sheikh Raimahullah dit Ce sont les livres qu'Allah Ta'ala a fait descendre « Sur ces messagers, qu'en miséricorde et guidés pour ces créatures, afin qu'elles atteignent le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. » On a dit une fois que, vous savez, la foi au livre, c'est l'un des, des, des piliers de l'islam. Et le shiikh dit ici que Allah a fait descendre ces livres. Pourquoi Il a dit qu'en miséricorde et guidés pour ces créatures, afin qu'elle atteigne le bonheur dans la vie d'Isséba et dans l'Odéla. Car dans les livres d'Allah, il y a quoi Il y a toute notre idée et tout notre grand bonheur, que ce soit dans cette vie ou dans l'Odéla. C'est pour ça que quiconque n'a pas suivi ce qu'il y a dans le livre d'Allah, c'est impossible qu'il vive heureux dans, dans cette vie, sans parler de l'Odéla. C'est impossible, c'est impossible qu'une personne qui ne suit pas ce qu'il y a dans le livre d'Allah Azzawajal, puisse vivre heureuse dans cette vie. Sans parler, comme j'ai dit, de l'au-delà. La foi au livre comprend quatre points. Premièrement, croire que les livres proviennent réellement réellement de la part d'Allah. Croire que les livres proviennent réellement de la part d'Allah Ta'ala. Deuxièmement, croire en ceux, c'est-à-dire les livres dont nous connaissons les noms comme le Coran qui a été révélé au prophète Mohamed, les feuilles d'Ibrahim, la Torah à Moussa, l'Injil, l'Évangile, à Isa, ce qu'ils appellent Jésus, et le Zabour, les psaumes à Dawoud. De même, nous devons croire globalement à ceux dont leur nom nous sont inconnus. Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a fait descendre sur toi, Mohamed, le livre, c'est-à-dire le Coran, avec la vérité Confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit, de, il fit descendre la Torah et l'Évangile. Sorte El Imran, verset 3. Il a dit aussi, subhanahu oh alayhi wa les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah et en son messager. Au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. » Sorte Nisa, verset 136. Il a dit aussi, et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant, c'est-à-dire avant lui, et pour prévaloir sur lui. Sur le Maïda, verset 48. Il a dit aussi, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nouh, c'est-à-dire Noé, et au prophète après lui. Et nous avons fait révélation à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Ya'oub, au ya aux tribus, à Isa, à Ayoub, c'est-à-dire Job, à Younes, c'est-à-dire Jonas, à Haron, et à Suleyman. Et nous avons donné le Zabour à Déoud, David. Sorte 4, sorte Nissa, verset 163. Troisièmement, troisièmement on se concerne les livres, rentre dans la croyance aux livre croire en la vérité des informations des livres révélés, comme celle du Coran, ainsi que en celles n'ayant subi aucune, aucune altération ou bien falsification pour ce qui est des autres livres. Et quatrièmement, c'est pratiquer avec satisfaction et soumission totale toutes les lois qui se trouvent dans ce livre à condition qu'elles n'aient pas été abrogées, connaissant ou non leur sagesse, et tout en sachant que le Coran a abrogé tous les livres révélés antérieurement. Tous les livres qui sont descendus avant le Coran ont été abrogés après la venue du Coran. Allah Ta'ala dit, « Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était de là avant lui et pour prévaloir sur lui. » Prévaloir. « Naam. » Verset 48. C'est-à-dire prédominer sur lui. De là, il est interdit de pratiquer n'importe quelle loi appartenant au livre précédent, hormis celles qui ont été authentifiées et approuvées par le Coran. Car celui-ci couronne et rend caduques toutes, toutes les législations et prescriptions révélées auparavant avant Dieu. Non. Et quand on croit au livre, cette foi non, procure de nombreux avantages aux croyants. Par exemple, savoir qu'Allah Ta'ala porte une grande attention vers ces créatures, du fait qu'il ait révélé un livre à chaque peuple afin de les guider sur le droit chemin. Deuxièmement, connaître la sagesse, sagesse d'Allah à travers ses lois qui répondent convenablement aux différentes nécessités de chaque peuple. Comme Allah a dit, et à chaque communauté, nous avons assigné une législation et un chemin précis à suivre. Surat al-Ma'ida, verset 48. Troisièmement, Qu'est-ce que ça procure comme avantage Remercier Allah Ta'ala pour nous avoir comblé de ses bienfaits. On a remercié pour nous avoir comblé de ses bienfaits. et Maintenant, on va parler de la foi aux envoyés. La foi aux envoyés. Allah Ta'ala a choisi parmi les humains des envoyés auxquels il a révélé ses lois et leur a ordonné de les transmettre. Le premier fut Noé, Noé Alayhi et le dernier fut Mohamed, le sceau des prophètes. Une, note, une petite note ici, il y a une différence, il y une différence entre messager en arabe rasoul et entre prophète en arabe nabi. Il y a une différence. Le messager et celui à qui Allah Ta'ala a révélé des lois, il a envoyé à un peuple non-croyant, transgresseur et ignorant des ordres d'Allah Ta'ala. Généralement, les envoyés viennent avec de nouvelles lois. Quant au prophète, c'est celui qui a été envoyé pour approuver et rappeler les lois antécédentes. Et en général, il est envoyé à un peuple croyant. Donc c'est ça la différence entre un messager et, et un Rasul et Nabi. Car certains, ou là beaucoup, se trompent. Ils disent que la différence entre Rasul et Nabi c'est que Rasul, Allah Ta'ala lui a révélé, lui a révélé, et lui a demandé de propager cette révélation. Quant à Nabi, Allah Ta'ala lui a révélé sa parole, mais ne lui a pas, ne lui a pas c'est-à-dire donner l'ordre, ordonner, de propager cette révélation. Et bien sûr, ceci est faux, car il y a un hadith dans le Sahih Muslim qui montre que chaque nabi, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a ordonné de propager, que ce soit un nabi ou un rasoul. Et deuxièmement, logiquement, ce serait faux aussi. Pourquoi A quoi ça sert révèle, révèle à quelqu'un sa parole, ses lois, ses ordres, Non? son livre, ensuite lui disent de, de s'enfermer dans sa maison et de, et de ne pas propager cette parole à quoi ça sert non. donc le vrai c'est quoi c'est de dire que le messager c'est celui auquel Allah a révélé des lois mais l'a envoyé à un peuple non croyant et généralement il l'envoie avec une nouvelle loi tandis que le prophète c'est celui qui a été envoyé à un peuple croyant non? et non pas à un peuple non croyant comme, comme le messager et généralement le prophète il vient pas avec quoi avec de nouvelles lois mais c'est pour approuver et rappeler les lois antécédentes Allah Ta'ala dit nous t avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et au prophète après lui sur Tannisa vers 163 le -Bukhari, Bukhari rapporte le Bukhari rapporte d'après Anas ibn Malik le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'intercession lors du dernier jugement qu'est-ce qu'il a dit Il a dit les gens iront chez Adam pour lui demander d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah. Mais celui-ci s'excusera en leur disant quoi Il va leur dire allez chez, nous, nous, nous, allez chez nous, le premier envoyé d'Allah Donc le premier envoyé d'Allah c'est qui C'est et le dernier C'est sallallahu alaihi wa sallam. Yeah. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, sort l'Ahzab, sort les coalisés, verset 40. Il a dit, Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah yeah. et le dernier des prophètes. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. N'aim. Le dernier des prophètes. C'est pour ça que quiconque qui dira qu'il y aura un autre prophète après Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ou bien il va dire en même temps avec lui celui-là, on ne doit pas douter un instant de quoi de sa mécréance. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage qu'il y en ait jusqu'à présent des gens disent que il y a après Mohamed sallallahu alayhi wa sallam d'autres messagers qui vont venir. Et nous, ici, nous, sur le Paltok, le Paltok euh, bizarre, le Paltok qui, qui Naam, Paltok qui est ajib, il y a une personne qui s'appelle Kaza, Kaza Abdullah 13. Sûrement, vous l'avez tous rencontré, c'est un phénomène celui-là. Celui-là, il dit, moi j'ai entendu de mes propres euh, yani, oreilles, sinon je n'aurais pas dit cela. Il dit que le dernier prophète, c'est qui Il dit c'est Mohamed, mais en même temps avec lui, Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Subhanallah, les chiites, les chiites ne disent pas ça. Les chiites ne disent pas que Ali, c'est un messager. Celui-là, il dit que, si, il dit que le dernier prophète, c'est Mohamed, et Ali ibn Abi Talib, et il commence à philosophie d'une yani, philosophie, vraiment, yani, vraiment bizarre. Un petit enfant de 5 ans, il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas yani, ce qu'il lui dit. Subhanallah l'alim. Il est là avec le parcours qui l'ouvre... Euh, ce mouvement il essaie de propager il essaie de propager son poison le guide le guide sinon qui lui brise son dos et l'éloigne يعني de nous et des gens pour qu'il les égare pas le mhem euh et à chaque communauté et chaque communauté عفوا a reçu un envoyé d'Allah chaque communauté a reçu un envoyé d'Allah porteur de loi propre à son peuple non? ou bien un prophète à qui il a été révélé des lois de ceux qui l'ont précédé dans le but de les perpétuer Allah Ta'ala a dit nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarot c'est à dire le diable, les idoles et toute fausse divinité. Sourate An-Nahl verset 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire "Adorez Allah et écartez-vous du taût." Donc vous voyez c'est quoi la mission du messager C'est pour dire aux gens adorer Allah subhanahu wa ta'ala, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah ta'ala nous nous a créé que pour que pour l'adoration. Allah ta'ala a dit dans sourate Fatir le Créateur, verset 24, il a dit, il n'est pas une nation qui n'ait jamais eu un avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait jamais eu un avertisseur. Il a dit aussi, dans Sulte le Maïda, verset 44, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah jugent les affaires des Juifs. jugent les affaires des Juifs, Sulte le Maïda, Verset 44. Donc les envoyés sont des créatures humaines qui ne possèdent aucune particularité de la seigneurie ni de la divinité. Et Allah a dit au sujet de son prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure, la meilleure créature, et le maître, c'est le rusul, et le plus valeureux des, env des envoyés. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « a dit, Dis » C'est-à-dire toi, Mohammed, « Dis, dis !»« Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage. » Sauf ce que Allah Azzawajal veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur est un annonciateur. Sur l'Araf, verset 148. Sur l'Araf, verset 148. Et vous savez bien sûr que les gens vivent surtout de surtout, en notre époque Ils vivent vraiment, il vraiment une grande, grande ignorance. Vraiment une grande, grande ignorance. Surtout dans le Tauhid. Même s'il fait la prière avec toi, même s'il va à la mosquée, même. il vivent vraiment, vraiment une grande, grande quoi Ignorance. D'ailleurs, pourquoi aller loin Pourquoi aller loin Cela fait seulement une heure, pas plus. Là, disons, deux heures. ils ont deux heures à peu près. Ils ont pris ça à la subhanallah à J'ai rencontré une personne et pourtant cette personne est allée avec moi. On a fait Salat al-Asr ensemble. On a fait Salat al-Asr ensemble. Ensuite, on a, quand on est sorti on a discuté un peu. Que m'a dit cette personne, subhanallah que Qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit à propos d'ouvrir le livre. Est-ce que tu peux m'ouvrir le livre J'ai dit, quel livre je vais t'ouvrir Elle dit, je sais pas. On dit que... Yani, vous, vous, c'est-à-dire vous qui avez la science ou l'imam ou la vous pouvez voir dans le livre vous ouvrez le livre, le coran et vous dites yani, ce qui se passe, il m'a dit ça fait longtemps j'ai pas trouvé travail il m'a dit si tu peux m'ouvrir un livre, le livre il me dit, il yani. <rire> yani lui a parlé son, son avenir je lui ai dit, pourquoi, il m'a dit yani, ça fait longtemps je cherche travail j'ai pas trouvé je lui ai dit donc moi aussi j'ouvre pour pour moi moi aussi je travaille pas donc ni euh, j'ouvre d'abord pour moi ensuite je lui ai dit tu sais pas que ça, ça rentre dans le shirk il m'a dit je savais pas ça rentre dans le shirk il m'a dit quelqu'un peut ouvrir comme ça et voir qu'est ce qui se passe il, dit, regarde, il va la mosquée peut être ça fait 20 ans qu'il fait la prière ou pour dire que là vraiment les gens ont besoin d'apprendre vraiment les gens ont besoin d'apprendre donc Allah a dit dit à son prophète, dit, et lui dit quoi Il lui dit, dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal ni pour vous mettre sur le, le, le droit chemin, le chemin droit. Dit, certes, personne ne sera me protéger contre Allah et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Sauté so, le verset 21-22. Donc le prophète, sallam, il est comme tous les humains. Les prophètes sont exposés Au revers de la vie, ils sont des fois malades, des fois en bonne santé, ils oublient, ils se rappellent, ils ont besoin de boire, de manger, ils vont aux toilettes, ils meurent, des fois ils sont ensorcelés, sont frappés. Na Allah Ta'ala a dit au sujet d'Ibrahim, décrivant son Seigneur, il a dit, et c'est lui, c'est-à-dire Ibrahim, qui parle dans le Coran. Allah parle yani, à travers Lui, il dit Et c'est lui qui me nourrit Et me donne à boire Et quand je suis malade C'est lui qui me guérit Et qui me fera mourir Puis me, me redonnera la vie Surat, surat les poètes Verset 79-81 Donc vous avez entendu Le Cheikh des Mouahidines Cheikh Mouahidines Ibrahim Imam Mouahidines Qu'est-ce qu'il a dit, il a dit Et c'est Allah qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui que me, qui me guérit. Non. Et c'est lui qui me fera mourir, et puis c'est lui qui me redonnera la vie. Regardez, Cheikh Mouahidine, -Mou qu'est-ce qu'il dit Il dit, quand je suis malade, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me guérit. ni un autre, non. ni un médicament, ni rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me guérit. Le, le médicament, qu'est-ce qu'il fait il peut te soigner, il peut te guérir. Il te soigne. mais c'est Allah wa qui guérit. Et le prophète a dit, certes, je ne suis qu'un être humain. Pour, hadith rapporté par, par Muslim. Certes, je ne suis qu'un être humain comme vous. J'oublie, comme vous oubliez. Et s'il m'arrive d'oublier, alors faites-le-moi rappeler. Alors faites-le-moi rappeler. Rapporté par le Bukhari, muslim. Je ne suis qu'un être humain comme vous. J'oublie, comme vous oubliez. Et lorsque j'oublie, rappelez-moi. Le prophète, Islam, oublie a oublié. Des fois, il oublie même un verset. Un verset dans la salate. On le lui rappelle. nam Des fois, il a fait la salate. Juste, il a terminé, il a couru vers la maison. On lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé D'habitude, il s'assoit, il fait le tesbih. Il a dit, je me suis rappelé. Quand il a dit, je me suis rappelé, ça veut dire qu'il a oublié. Je me suis rappelé un morceau d'or qui venait du butin et j'ai oublié de le partager entre les musulmans. Subhanallah, dans la salat, il s'est rappelé cette chose. Donc dans la salat, le prophète, dans sa salat, il pensait des fois à qui Aux musulmans. nam Aux musulmans, aux pauvres. Allah a décrit les prophètes en tant que parfaits adorateurs parmi les hommes. Il a dit de Nouh, celui-ci était vraiment un adorateur fort reconnaissant. Il a dit de Mohamed, il a dit de Mohamed, qu'on exacte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement, c'est-à-dire le Coran, sur son serviteur adorateur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Sorte le Foucahn, verset 1. Et il a dit sur Ibrahim, Ishar et Ya'oub, et rappelle-toi Ibrahim, Ishar et Ya'oub, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait deux l'objet d'une distinction particulière, Le rappel de l'Odela, ils sont auprès de nous, certes, parmi les meilleurs élus. Non. Surat 38, surat, sad, verset 45-47. Et rappelle-toi, Ibrahim, Ishaq et nos serviteurs puissants et clairvoyants, nous avons fait deux l'objet d'une distinction particulière. Le rappel de l'Odela, ils sont auprès de nous, certes, parmi les meilleurs élus. Et il a dit, Allah Ta'ala a dit, à propos de Issa, à propos de Jésus, fils de Mariam. Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Et il, c'est-à-dire Issa, Jésus, n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Surat 43 Zoukhrouf, c'est-à-dire l'ornement, verset 59. Taïb. Le fait de croire de croire aux envoyés comprend quatre points. De fait, la foi aux envoyés comprend quatre points. Premièrement, c'est quoi croire aux envoyés Ce n'est pas seulement dire que Jésus est un prophète ou la Moïse est un prophète, ça ne suffit pas. Premièrement, croire avec certitude que leurs messages ont été révélés par Allah le Très-Haut. Donc, donc, quiconque mécroit au message de l'un des envoyés, a mécruit au message de tous les envoyés. Non. Ça c'est pour dire par exemple aux chrétiens, qui disent nous on croit en Jésus, on a Jésus. On leur dit d'accord, mais est-ce que vous croyez qu'après Jésus il y a Mohamed Ils vont dire non. On va leur dire alors vous vous êtes en train de passer le temps. Non. Ce sera pas accepté de vous. Pourquoi Parce que mécroire en un seul messager, c'est mécroire mes en tous les messagers. Si tu as cru en Jésus, il faut croire que il y a aussi nous, il y a, il y a Jacob, il y a, il y a tous les autres. Il y a Ibrahim, il y a, il y a 124 000 comme on va les voir. Dire un seul, yani mécroire en un seul prophète, c'est la mécroence yani générale. Quelle est la preuve Quelle est la preuve que si je ne crois pas en un seul prophète ou la messager, ça veut dire que j'ai mécru en tous les autres. Quelle est la preuve Écoutez bien le verset que Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans Sohara, les poètes, verset 105. Écoutez bien ce qu'il a dit. Allah ta'ala dit, le peuple de Noé, le peuple de Nuh, traita de monstres, le, le peuple de Noé traita de menteur des messagers. Le peuple de Noé de monteurs les messagers. Alors on remarque que Allah Ta'ala décrit le peuple de Noé comme ayant mécru quantesques lorsqu'ils traitèrent tous les messagers de monteurs bien que il n'y eut aucun autre messager avant Noé. Subhan Allah, vous avez remarqué Il n'y eut aucun messager avant Noé. Il y avait seulement Noé c'était le premier. Et pourtant Allah Subhana Ta'ala, n'a Il les traiteur de quoi Il les traiteur de, de mécréants. Pourquoi Parce que ils ont mécru aux autres messagers. Donc les chrétiens qui ont démenti Mohammed a.s. et ne l'ont pas suivi ont par conséquent démenti le Messie Rissa, fils de Maryam, Jésus. Ils ne l'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Pourquoi Car ce dernier Rissa, Jésus, avait annoncé l'arrivée de Mohammed a.s en tant que messager à travers lequel Allah les sauverait de l'égarement et les guiderait vers le droit chemin. Sans quoi la prédiction de Jésus n'aurait aucun sens. Ne pas croire en la venue de Mohamed A.S. c'est mais croire en qui En Jésus lui-même. n'a Deuxièmement, le deuxième point qui rentre dans la foi aux messagers, c'est croire en ceux dont nous connaissons les noms, tels que Mohamed, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Isa, Jésus, Nour, Noé, et notons que ces saints derniers, qu'on vient de citer, sont les messagers doués de fermeté. C'est-à-dire que ce sont les meilleurs messagers, les plus rapprochés d'Allah. Ce qu'on appelle « Ulul Azm min al-Rusul ». Allah Ta'ala a dit, dans Sulte l'Ahzab, verset 7, il a dit Lorsque nous prîmes des prophètes leurs leur engagement de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Isa, Jésus, fils de Maryam. Non, fils de Marie. Et nous avons pris de un engagement solennel. Il les a cités ici dans un seul verset. Ce qu'on appelle les messagers doués de fermeté ou l'azmin al-rusul. sont qui Ils sont cités ici. Mohamed, aïssal salam, Noé, Ibrahim, Moussa, et Issa. 5. Allah Ta'ala dit: Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous avons révélé, ainsi ainsi que ce, qu a, ce que ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, Moussa et Issa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division sur les 42 choix. Et croire de façon globale en ceux dont nous ne connaissons pas, on ne connaît pas les noms. Donc, croire, croire en les prophètes et aux messagers, c'est croire, à tous les messagers dont on connaît les noms, comme ceux qui sont cités dans le Coran. Non. Et en même temps, croire en ceux dont, dont on ne connaît pas le nom. Non, tant qu'on n'est pas le nom. Allah Ta'ala dit, certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dans, nous t'avons raconté l'histoire et il en est dans, nous t'avons pas raconté l'histoire. Et le prophète, a dit, le nombre total des prophètes, le nombre total de prophètes de, des prophètes est de 180 000. À fond, 124 000. 124 000. Et celui des messagers est de 315, dans une autre version 314, une autre version 315. Ah. Donc, le, ce hadith est entendu par l'Albanie, rapporté par l'imam Ahmed dans son mousnad. Je répète, le nombre total des prophètes est de combien 124 000. Et celui des messagers 315 Est-ce que quelqu'un... Je, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un aurait pu savoir que le pro, que le nombre des prophètes est de 124 000 si ce n'était pas Allah, subhanahu wa ta'ala, qui lui révélait cette chose Comment savoir Les prophètes, ça fait des, des, des, des millions d'années ou là, des milliards d'années qu'ils qui, qui, qui ont existé sur cette terre. C'est combien leur, leur nombre 124 000. Subhanallah l'adim. Qui aurait pu savoir cette chose si c'était pas Allah Ta'ala qui a révélé ça. Ce qui prouve vraiment que le prophète Mohammed A.S. était quoi était un prophète et il ne parlait pas de ses passions, ni il philosophait, ni il inventait des choses de sa tête. Et troisièmement, rentre dans leur croyance entre dans leur croyance de croire en ce qui a été authentifié de leurs informations. Non. Si une seule information te provient, d'un prophète ou d'un messager une seule information, tu la démont tu dis non, ça c'est pas vrai tu as quoi tu as mécru en ce messager en tous les autres, et en tous les autres aussi subhanallah l'aim mais à condition que cette information soit quoi soit authentifiée non. ce n'est pas ni je j'ouvre les livres comme ça et je prends n'importe quel hadith mais il faut que je sois sûr que ce hadith soit authentique Ou bien à la rigueur qu'il soit bon. Non. Mais s'il est faible ou là, il est forgé ou là, je ne suis pas obligé de prendre, il est même interdit de, de, de prendre de, de ce hadith. Et quatrièmement, le quatrième point, pratiquer les lois révélées à celui d'entre eux qui nous a été envoyé. C'est-à-dire pour nous, Mohamed a le sceau des prophètes, le messager de l'humanité tout entière. Car si tu vas tu vas pas pratiquer ce qu'il t'a donné, Nam ce qu'il t'a révélé c'est comme si y a une tu tu n'as pas cru. Le prophète va te dire Allah a dit de faire cette chose ou de ne pas faire cette chose et toi tu n'appliques pas tu n'as pas Allah taala dit non. C'est Allah taala qui dit donc non par ton Seigneur. C'est-à-dire Allah taala a juré, il a juré par lui-même, il a dit non par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants. Aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nul gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ton jugement. Ta sentence. Sof Tannisa, verset 65. Donc, pour être vraiment croyant, qu'est-ce qu'il faut D'abord, il a dit, aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes. Si Naam. Le prophète, al est vivant. Naam. Et ce n'est pas à lui que tu reviens pour qu'il juge entre toi et une autre personne, ou bien qu'il est mort et que tu laisses sa charia et tu vas demander à un autre de juger. À sa place, s'il y a une dispute, il a dit tu n'es pas encore croyant. Et deuxièmement, après que tu ailles chez lui s'il est vivant pour qu'il juge, ou bien tu ailles vers sa loi, sa sunna, s'il est mort et ensuite, il Je vais appliquer sa fikhisasouna il faut deuxièmement n'éprouver aucune gêne de cette sunna de cette loi il y a des gens hein il va vers lui ou là il va vers sa sunna mais enion y'a une gêne n'ahm dans son cœur c'est comme s'il voulait pas cette chose mais c'est plus fort que lui dans ce cas il n'est pas encore croyant et en plus de cela il doit se soumettre complètement à son jugement pour yuslimou taslima n'ahm C'est à dire aller vers le prophète pour qu'il juge mais ressentir dans son cœur non seulement tu ne ressens pas la gêne mais encore tu ressens et ni l'agrément tu acceptes qu' il juge et tu es content qu'il juge même si c'est contre toi même si c'est contre toi enfin on doit savoir que la foi aux envoyés procure de nombreux avantages desquels premièrement la connaissance de la miséricorde d'Allah et de son attention envers ses, ses, ses serviteurs puisque il leur a envoyé les messagers afin qu'il les guide sur leur droit chemin et leur enseigne la manière de l'adorer. En effet la raison humaine ne peut la concevoir d'elle même donc regardez qu'est ce que ça donne comme avantage quel est par exemple l'avantage entre le, le croyant par exemple et l'athée Le croyant qui croit au messager et l'athée qui n'y croit pas. la première Le premier avantage, c'est que c'est quoi la connaissance de la miséricorde d'Allah et de son attention particulière envers ses serviteurs. Puisque, regardez, il leur a envoyé des gens, c'est-à-dire les messagers, afin qu'il les guide sur leur droit chemin et leur enseigne la manière de, de, de l'adorer. Est-ce que quelqu'un qui ne suit pas le messager, Est-ce qu'il peut de lui-même de lui-même être guidé est-ce qu'il peut comme ça de lui-même réfléchir, méditer, faire du sport, faire le yoga, faire le faire beaucoup du yoga, bon, ensuite décider d'une chose, de dire voilà ce que qu'Allah Ta'ala nous ordonne de faire ou voilà ce dont il nous ordonne de nous éloigner, c'est pas possible. C'est pas possible. Chacun chacun yani va va disons va inventer une chose de sa tête. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a unis tous envers un messager qui l'envoie. Il nous dit, entourez-vous de lui. Il yani, y a une aller vers lui. Et c'est lui qui vous guide vers moi. C'est un phare. C'est un phare qui te guide dans, dans, dans l'obscurité. S'il n'y avait pas des messagers, chacun adorer, adorerait Allah ta'ala à sa manière l'autre il va dire il y a 4 prières par jour l'autre il va dire il y en a 100 l'autre il, il va dire il y en a pas du tout l'autre il va dire je jeûne 3 mois l'autre 10 mois, l'autre je jeûne pas du tout l'autre je jeûne une heure et comme ça donc c'est une grande rahmat c'est une grande miséricorde quoi que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des messagers pour nous montrer le chemin et nous le clarifier et nous montrer comment adorer notre Seigneur Deuxièmement, qu'est-ce que ça comporte, l'avantage Ça comporte la gratitude envers Allah pour l'énorme bienfait à l'égard de ses créatures. C'est quoi l'envoi des messagers L'envoi des messagers, c'est une grande quoi C'est un grand grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de ses créatures. Troisièmement, ça procure l'amour pour les, les messagers et leur immensification et la louange envers eux, comme ils le méritent. Car ils ont accompli l'adoration d'Allah, ont transmis son message, et ont conseillé ses adorateurs. Vous voyez comment les messagers, combien qu'ils souffrent, à cause de qui À cause de nous. Combien qu'ils souffrent, pour prépropager cette dawa Combien de messagers ont été, je dis, je dis pas frappés seulement, on leur a fait couler le sang. Combien de messagers ont été tués Combien de messagers ont été égorgés Non. Surtout par qui Par par les juifs. combien de, Les juifs qu'on appelle les, les égorgeurs des, des, des messagers. Combien de messagers ont été égorgés par les juifs et tués Subhanallah l'Azim. Certains ont été, ont prétendu que les envoyés d'Allah n'étaient pas des êtres humains. Non. Certains, yani, qui, qui, yani, peut-être avec une bonne intention là, veulent mettre les messagers dans un statut plus haut que Allah Ta'ala les amis cela se trompe cela se trompe beaucoup. D'ailleurs, Allah Ta'ala a mentionné cette prétention et l'a démenti en disant, en disant, dans Saul Tel Esra, verset 94, il a dit « Et rien n'empêchera les gens de croire qu'on la, qu la guide et leur est parvenue, si ce n'est qu'il disait Allah envoie-t-il envoie-t-il un être humain messager Oui, c'est pas possible. Non. Allah Ta'ala va envoyer un être humain. dit « ça, ça marche pas. Allah a donc démonté cette prétention en soulignant qu'il était indispensable que les messagers soient des humains car ils figurent car ils furent envoyés pour les habitants de la terre et les habitants de la terre ce sont des humains. Donc si les habitants de la terre avait été des anges, alors Allah aurait envoyé des anges comme messagers. Vous voyez Certains disent, pourquoi il n'a pas envoyé des anges Pourquoi il a envoyé des êtres humains comme nous Comme ça, on dit la plupart des coffins. Mais toi, tu es qui Toi, tu n'es pas un ange, pour que Allah envoie un ange Toi, tu es un être humain, Allah Ta'ala va envoyer un être humain comme toi. nam C'est ainsi que Allah Ta'ala a rapporté le dire des mécréants. Lorsqu'il a dit dans le Coran, il a dit, dans sa sorte, Ibrahim. Verset 10-11, il a dit les mécréants répondre vous n'êtes que des hommes comme nous vous voulez nous détourner de ce que nos ancêtres adoraient apportez-nous donc une preuve évidente leur messager leur répondirent, certes nous ne sommes que des humains comme vous mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs il ne nous appartient il ne nous appartient de vous apporter quelques preuves que par la permission d'Allah sauf Ibrahim par ses dispenss n'am Ou est ce que tu es un ange pour que Allah Ta'ala descende un ange Quand tu es un être humain, Allah Ta'ala va te descendre un messager, un prophète, comme toi, un être humain. Pour t'éprouver, est-ce que tu vas croire ou non S'il va descendre un ange, tout le monde va croire. Tout le monde va croire. Ça, tout le monde, en le voyant, il va croire. Donc c'est impossible qu'il descende. C'est impossible qu'il descende. Non. Car s'il va le faire descendre, non. déjà des gens ils ne pourraient le voir dans sa vraie forme. Maintenant, Inch'Allah, ici, c'est Salat Laisha. Je vais faire la prière, Inch'Allah, Ta'ala. Et revenir, Inch'Allah, Ta'ala, dans un quart d'heure ou 20 minutes. Subhanakallahu wa bihamdik. Ash'adu al-la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa tabulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mettez le courant.